Mais qu'en stage 22, l'un des plus graves des compagnons est Bilal bin Rabbah, que Dieu soit satisfait de lui, donc le grand rocher lui a été placé dans la gravité de la liberté et dit, l'un est un.